Ni belle, ni Vigira. Albert Ndouayassi, sur la mise un nom. À vous tous qui suivez la radio Isanganelo, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. C'est ce lundi que sept nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, fraîchement approuvés par euh, le Sénat, ont presté serment devant les hautes autorités de l'État tous les sept jours et fidélité à la constitution du Burundi, à l'impartialité. Il s'observe un relâchement ces derniers jours dans le respect de, des mesures préventives contre la COVID-19. Dans le secteur du transport en commun, en commune et Mokadza, l'autorité communale appelle les transporteurs au respect à la lettre de ces mesures. En international, tous les vols en destination de la Grande-Bretagne sont suspendus chez certains pays européens. Le motif de la nouvelle souche de Covid-19 apparaît à Londres. L On va également revenir sur l'organisation des compétitions de football à de Bujumbura. C'est dans la chronique sportive. Et voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. Les conducteurs de véhicules sont appelés à respecter les mesures barrières contre la Covid-19 pour les passagers. Cela fait suite au relâchement qui s'observe ces derniers jours euh, en mairie de Bujumba et surtout en commune de Mokaza. Dans une rencontre euh, avec les transporteurs ce vendredi, Renova Sindai Heboura, administrateur de la commune de Mokaza, a invité aussi euh, les administratifs à la base à sensibiliser de plus euh, les ménages, à observer les gestes et barrières contre la pandémie de COVID-19. Suivez. Renova Sindai Hebura, il est administrateur de la commune urbaine de Mokaza et traduit en français par notre confrère Moïse Misako. Concernant le COVID-19, il s'observe un relâchement dans ces derniers jours. Au niveau des parkings, vous aviez l'habitude de respecter les mesures barrières contre cette pandémie. Il y avait de l'ordre. Les passagers se lavaient les mains avant d'entrer dans le bus, mais vous avez relâché. Nous demandons à tous les membres de l'association des transporteurs du Burundi de respecter les mesures barrières sur tous les parkings où se rencontrent beaucoup de passagers. Chaque personne doit se laver les mains avant d'entrer dans le bus. À la base, doivent veiller sur la mise en application de ces mesures barrières. Nous interpellons les chefs de quartier à sensibiliser de nouveau les ménages des boutiquiers à respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Renova Sindai administrateur de la commune, dans cette traduction française de Moïsa Misago. Et je vous le disais tout à l'heure, présentation ce lundi de serment de sept nouveaux membres de la Cour constitutionnelle à l'hémicycle de Kigobe devant le président de la République, et son vice-président, le premier ministre et les autres membres du gouvernement. Dans leur serment, ils, jurent, euh, ils ont juré le, travailler dans le respect de la constitution du Burundi et dans l'impartialité. Jean-Marie Mayonga a suivi ces cérémonies devant le président de la République et le peuple burundais, moi, la Boricunda Valentin, président de la Cour constitutionnelle. C'est au Parlement, lors du prestation de serma, de des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, ces derniers ont prêté serma en disant, devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le président de la République et le peuple burundais, moi, la Boricunda Valentin, Président de la Cour constitutionnelle, je jure de respecter la Constitution et la Charte de l'Unité Nationale, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, avec probité et en toute impartialité et indépendance, de toujours garder le secret de délibération et de me conduire convenablement, constamment, avec dignité. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le Peuple Burundais, moi, Madame Ronima Najal, membre permanent de la Cour constitutionnelle, je jure de respecter la Constitution et la Charte d'unité nationale, de remplir consciencieusement le devoir de ma charge avec probité et en toute impartialité et indépendance, de toujours garder le secret des délibérations et de me conduire constamment avec dignité. Après leur prestation de serment, ils ont apposé leur signature dans un livre pour affirmer qu'ils entrent officiellement dans ces fonctions. Ces nouveaux membres de la Cour constitutionnelle sont au nombre de sept, dont six hommes et une femme, et ils vont travailler pour un mandat de huit ans. Jean-Marie Mayonga, qui nous disons merci. Après une courte pause, parlons éducation. Captez Isegnanilo, écoutez la différence. La Pour écouter cette différence, c'est sur le www.isanganilo.org. Vous nous captez et il est 13h04 dans les yeux de la radio Isanganilo. Éducation, comme je vous le disais tout à l'heure, les étudiants de l'Université de Moalo, promotion 2015-2016, se plaignent qu'ils n'ont aucun document jusqu'ici attestant qu'ils ont réussi différentes années académiques Les plus concernés sont ceux de la filière anesthésie et réanimation. Ils regrettent de ne pas pouvoir obtenir de l'emploi en possession uniquement de la carte d'étudiant. Le moment montre que l'élément n'est pas prêt, mais sur ce, le professeur euh, Liboire Kagawa, recteur de l'Université du Burundi, reconnaît ce problème. Il explique que cela est dû à la dette et variant entre 80 et 100 millions que l'Université doit aux hôpitaux. Il rassure toutefois que cette institution universitaire est en train de tout faire pour s'acquitter de cette somme afin de trouver solution à cette situation suivie. Je pense que les étudiants ont largement raison. Quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait eu énormément de retard dans le paiement des factures que nous devons aux différentes structures médicales qui encadrent nos étudiants. Le montant de ces dettes était vraiment très élevé, tellement élevé qu'il n'y avait pas moyen de le rembourser avec nos frais de fonctionnement. Alors, la décision que j'ai prise, je ne vois même pas d'autre que je pouvais prendre, c'était de passer par la demande d'un crédit, un crédit bancaire, et nous avions une banque avec laquelle nous travaillions. Cela faisait moins trois ans, sinon quatre ans que chaque année on nous donnaient un crédit que nous arrivions à rembourser facilement dans l'année. Mais j'ai trouvé que sans doute, ils ont changé de politique, ou ils ont euh, rendu plus rigoureuse les. Et les étudiants disent que vous, vous leur avez promis le, le, ces, ces documents au mois d'octobre dernier, et voilà, ça s'est passé comme ça. Moi, je pensais que raisonnablement, que raisonnablement, au moins d'octobre, ça serait terminé. Par exemple, le fait que euh, on nous signe un papier au ministère, ça nous ne pouvons pas maîtriser. Si le papier est donné, le processus vraiment sera sur des bonnes voies, parce que la banque qui nous promet l'argent ne cherche que ce titre de propriété. Et au niveau du titre foncier, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ils ont besoin seulement de cette attestation. Professeur Oliboir Kagawa, recteur de l'université d'Omo qui répond aux questions de Léonce Vitaliho. Éducation toujours, le directeur de l'école fondamentale de Kalindze en commune et province, Bobanza, est en cavale depuis ce dimanche. Roger Vicorimana fuit dès qu'il a appris qu'il a été dénoncé que c'est lui l'auteur du vol et des examens du premier trimestre dans les écoles de la direction communale de Bobanza, selon des informations en provenance du parquet jusqu'à. « Jusqu'aujourd'hui, suite à cette tricherie, une personne est emprisonnée. Son directeur est recherché selon la même source. Les responsables scolaires indiquent qu'ils sont à pied d'œuvre pour faire passer encore les nouveaux examens dès ce lundi pour terminer mercredi, Et, et les résultats seront proclamés après les vacances et selon toujours les mêmes sources. » Et le pont facilitant la circulation au quartier Gikungo rural de la zone Girocha, à mairie de Bujumbura, n'est pas fonctionnel il y a deux semaines. Les usagers de ce pont déplorent que cet état paralyse la circulation et demandent aux autorités habilitées d'intervenir à temps. Les administratifs à la base et tranquillisent. Que d'ici peu, ce pont sera réhabilité tout de suite euh, et on me montre que l'élément est prêt. Homer Ndwayou. Il demande la reconstruction du pont qui relie les ménages du quartier Gihosha Rural de la zone Gihosha, c'est à mairie de Wujumbura, à environ 20 mètres de l'avenue Ebenezer de ce quartier. Les habitants de ce quartier disent que l'état de ce pont ne leur facilite pas le déplacement et demandent aux autorités administratives de faire le tout possible pour que ce pont soit opérationnel. Les administratifs à la base disent être au courant que ce pont cause problème, mais que dans leurs futur ce pont doit être réhabilité au d'un de des administratifs à la base en premier lieu nous allons chercher des madriers pour réparer le petit pont avec les piétons les cyclistes les motocyclistes et les petites voitures puissent passer pour que le pont soit opérationnel en deuxième lieu il y a un grand projet de pavage du tronçon qui va de la zone à l'église anglicale en direction de l'église moncion le projet est prévu pour le mois de février Ce projet va non seulement faire le pavé, mais aussi il va construire de manière durable le petit pont qui relie les deux tronçons de cette route. Selon ses habitants, ça fait déjà deux semaines que ce pont n'est plus fonctionnel. Radio Isanganiro, Chronique Sport. deux équipes classées dernières. dans chaque commune Nurben au championnat de la 3e division à de Bujumbura sont reléguées chaque année au championnat de la 4e division. Explication du président de l'association de football de la Fédération de football à de Bujumbura, Isanene Nahimana, fait savoir que généralement sont les 12 équipes qui sont reléguées dans trois communes de la mairie de Bujumbura. Les détails dans cette chronique sportive est signée Jean-Marie Vianengue Nakumana, élu par Marie-Claire Kadzenitza. Les compétitions de football en mairie d'Obujumbura sont organisées à travers le championnat de la 4e et 3e division, ainsi que dans les académies de football se trouvant dans les trois communes de la mairie d'Obujumbura. Cela est dit par Issa Nene Nahimana, président de l'association de football en mairie d'Obujumbura. Ici, dans la mairie d'Obujumbura, on organise un championnat de la 3e division et 4e division au niveau de la mairie. Et il y a aussi des organisations de cadets qu'on appelle les académies. Il y a l'académie académie qu'on a divisé les trois communes. Il y a la commune Mouha, il y a commune Mukaza et commune Issa Nene Nahimana explique que les deux équipes classées premières dans le championnat de minimes montent directement dans la quatrième division tout en précisant que la relégation des équipes n'est pas possible pour les équipes de minimes. On fait le championnat de minimes dans toutes les communes après le championnat. Par exemple, si au niveau de la commune de Moua, on organise le championnat à partir de CDKD, il y a KD Moua et KD Kanyocha, on organise des championnats. Après avoir organisé des championnats, il y a une équipe au niveau de KD Moua et une autre équipe au niveau des cadets Cagnosha. Des équipes montent directement en 4e division. Pour la relégation au niveau des minimes, il n'y en a pas. Mais sauf en 4e division et 3e division. Mais aussi pour la relégation au niveau de la, de la division des cadets, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas des équipes qui sont reléguées en division des minimes, non. Sauf en 4e division. L'insuffisance des terrains qui peuvent abriter plusieurs compétitions est l'un des défis auxquels font face l'association de football en de Bujumbura. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation. Nous avons trois terrains qu'on utilise. Il y a le terrain de DCA. Il y a intérêt de calculer aussi euh, le stade Indoire qu'on utilise souvent. S'il n'y a pas de match au niveau de la FFB, on est au stade des championnats au niveau du stade Indoire. À cela s'ajoute l'effectif insuffisant des arbitres, selon toujours Issa Nené Nahimana. Côté arbitrage, il y a insuffisance des arbitres parce qu'au niveau de ces matchs, au niveau de la 3e division, on joue plus de 200 matchs. Et au niveau de la 4e division, on joue plus de 250 matchs. C'est beaucoup. Alors il y a peu d'arbitres au niveau de, de la mairie. C'est pourquoi on a tous les 20. Ce problème au niveau de la fédération pour qu'on puisse la formation des arbitres au niveau de la 4e division et 3e division. Et on en a vraiment besoin des arbitres parce qu'il y a peu d'arbitres au niveau de la mairie. Ce président de l'association de football en mairie de Bojumbura lance un appel au ministre ayant le sport dans ses attributions de multiplier les infrastructures sportives. Quant aux parents, Issa Nené nenahimana leur demande d'envoyer les enfants dans les académies de football dans le but de les apprendre à jouer le football depuis l'enfance. Actualité internationale En international, avec certains pays européens qui suspendent leur liaison avec la Grande-Bretagne en raison de la nouvelle souche du Covid-19 dans ce pays en Côte d'Ivoire. La une, c'est ce dialogue entre le gouvernement, l'opposition et la société civile après la réélection au troisième mandat du président Alassane Ouattara en octobre dernier, Mireille Kanyang. La réélection du président Alassane Ouattara a eu lieu le 31 octobre dernier pour un troisième mandat, toujours contesté par ses adversaires. Selon la RFI, les discussions seront menées par le premier ministre Ahmed Bakayoko, alors que le secrétaire exécutif du parti PDCI vient d'être évacué en France. En Centrafrique, la situation reste précaire dans la capitale Bangui, à six jours des élections. Le gouvernement accuse l'ancien chef d'État, François Bozizé d'être à la tête d'une coalition d'hommes armés pour tenter un coup d'état contre Faustin-Archange Touadera, président centrafricain, mais François Bozizé rejette toutes les accusations. Et de nombreux pays européens, notamment la France, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne, ont décidé hier dimanche de suspendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni après la découverte dans ce pays d'une nouvelle souche de la COVID-19. Selon Reuters, l'Agence européenne des médicaments EMA va examiner ce lundi le dossier du candidat vaccin contre le coronavirus du laboratoire américain et allemand dans la perspective de permettre aux vaccinations de débuter dans l'Union européenne dans moins d'une semaine. Et selon la RFI, le premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi que selon les premières données, le virus qui circule à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre est jusqu'à 70% plus contagieux que la précédente souche. Le gouvernement néerlandais a également, selon toujours l'RFI, suspendu tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni, et ce, jusqu'au 1er janvier. Merci, Mireille Kanyang. Avant de clore cette édition, une production d'électricité de plus de 7 MW sera ajoutée au centre de distribution construit à, à Zegue par la société américaine Gigawatt Global, installée sur la colline Miramam en zone Moubouga de la commune Provence-Egitega d'ici fin février 2021. C'est un contrat d'achat de 25 ans entre cette société et le gouvernement du Burundi. Les experts en matière d'électricité disent que l'énergie solaire est moins chère trois fois que l'énergie thermique, ce qui pourra soulager les caisses de la Régie des eaux fidèles d'Antoine Sabimane. Ce parc d'énergie solaire avec une capacité de plus de 7 MW, soit 15% de la production d'électricité nationale, sera connecté au centre de distribution de Zégué fin février 2021, comme le confirme Déobourégué, ingénieur sur ce parc de Mirama. Les travaux sont en cours et nous atteignons plus de 90% aujourd'hui, à la fin du mois de, de décembre 2020 et la mise en service est prévue à fin euh, février 2021. Selon cet ingénieur, l'énergie solaire présente beaucoup d'avantages sur le plan financier. Et la centrale va générer 7,5 MW pendant la journée. Et cette production représente 15% de la capacité nationale installée, et ce qui va constituer un léger mieux euh, au niveau de, du déficit énergétique qui est chronique sur le, pour le Burundi. Et le coût de l'énergie solaire est relativement très très moins cher par rapport aux autres sources d'énergie hydro et thermique euh, autour d'un tiers. Et vous savez que le, la régie des eaux a fait recours à l'allocation des centrales thermiques ces dix dernières années pour combler le déficit énergétique et ça constitue un fardeau euh, énorme pour euh, les finances de la régie des eaux. C'est un contrat d'achat de 25 ans entre la société américaine Gigawatt Global et le gouvernement du Burundi. Il s'agit d'un contrat signé entre Gigawatt Global et avec le gouvernement du Burundi pour 25 ans. La centrale après 25 ans, il y aura des négociations où c'est sera rétrocédé au gouvernement du Burundi. L'implantation de ce parc solaire a créé un emploi pour plus de 500 personnes qui confirment leur satisfaction. En plus de ces journaliers, plus de 10 temps pleins seront recrutés pour l'entretien permanent. Merci Fidèle d'Antoine Sabimana, c'est sur ce reportage que nous mettons peu final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo qui l'a mis en ondes. Eli, Nibel, Nibigra j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.